Quelle est la récompense pour Al-Rawah Le messager de Dieu a dit, quiconque prie en un jour et une nuit, deux rakahs, une virginité, ignorant, Dieu a construit une maison pour lui dans le ciel.